ja, en hier, c'est un petit livre qui est, écrit par le Sheikh Saleh al-Fawzan, En, en fait, c'était une conférence qui avait été donnée par le Sheikh en, l'an 1426, hein, le 10 du quatrième mois. Et c'était au sujet des derniers versets de Surat al-Ahzab. Et s'est produit à Riyad Et donc, dans la mosquée de Ali ibn Abi Talib donc il a fait cette conférence et elle a été remise en forme de livre et puis euh, alhamdulillah, euh, c'est très bénéfique cette petite euh, rissa là très bénéfique et à la fin il y a des questions et des réponses sur différents sujets qui se rapportent au, au thème de la surah au thème qui sont abordés dans la surah donc inchallah on va lire ça ensemble inchallah aujourd'hui donc en premier on va réciter les versets qui sont mentionnés euh, à ce sujet les versets qui vont être expliqués dans ce livre donc cheikh commence dans le verset 56 jusqu'à comme on a dit jusqu'à 76 euh, 73 pardon donc il dit premièrement inna allaha wa malaa'ikatahu yussalluna 'alan nabi hein il mentionne les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui inna Allah wa mala'ikatahu yussalluna 'ala nabi ya ayuha allatheena amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima ça veut dire quoi ça veut dire certes Allah et ses anges prient sur le prophète ô oh, vous qui croyez priez sur lui et adressez-lui vos salutations le ensuite l'autre verset le verset 57 c'est Inna al-lazina yu'zuna allaha wa rasoolah La'anahum allahu dunya wal akhira Wa a'adda azabam muhina Donc le verset 57 Ceux qui offensent Allah et son messager Allah les a maudits ici-bas Comme dans l'au-delà il, il leur prépare un châtiment Avelissa Wa al mu'minina mu'minati Faqad Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, euh, et, non, ceux qui offensent Allah et son messager, oh, y'en a lu ça, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ensuite, le verset 59. Ya ayyuha al-Nabi, li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina'alehin min jalabibihin. Dan wees eens naar Allah. Allah subhanahu wa taala, Hij zegt, wat o Profeet, o Mohammed, il spreekt naar zijn Profeet, o Profeet, dis aan je vrouwen, aan je dochters en aan de vrouwen van de gelovigen, jilbab, hein, le pluriel van de Arabische woord, de Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. L'autre verset ensuite, le verset 60, il dit: "La illa miyantahi si, il munafiqoon wa aladinafiquluhu bihim maradun wa almurjifoon fil Madinatil naghriyan kabihim, thumma la yujawiroon kafiyha illa qalila." Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, Et les alarmistes, meurent de troubles à Médine, ne cessent pas. Nous t'inciterons contre eux et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Sunna ta Allah il Sunna Allah hifilazi nakala u min kabl walan e tajida min walan tajida li sunnatilla hitabdila. Telle est la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, l'autre verset c'est yas'aluka kan an yas alukan ik wil inna ma ilmuha indallah wa ma yutari kala al la sa'atatakunu Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. dit sa connaissance est exclusive à Allah. Quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les infidèles et leur a pré préparé une fournaise. Halideen in haar abdij, laat ze niet vinden, niet een vader, niet een weder. Purkils die door eternellement, zonder te vinden, ya Leurs visages seront tournés et retournés dans le feu. Ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Ils dit Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. En le verset 68 rabbana atihim min kabira notre seigneur inflige leur deux fois le châtiment et maudit les d'une grande malédiction En le verset 69 ensuite ya amanu la Ô oh, vous qui croyez ne soyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ô <taquullaha> oh, vous qui croyez craignez Allah et parlez avec droiture. Afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Inna aradna al Amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna en Yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha l'insan, innahu kana zalou man jahula. Je sais qu'il mentionne ensuite un autre verset encore, le verset 72, qui dit Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité de porter... Les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et, ont eu, et, et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, c'est-à-dire les mouchriquines et les mushrikates, ceux qui font le shirk. Et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est le dernier verset de Sourate Al-Ahzab. Donc ça c'est les versets qu'on va lire. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de le faire en un seul cours, bien entendu. Mais, on va, on va commencer par ce, ce, ce premier verset, ces premiers versets qu'on va lire, et puis ce qu'on n'a pas le temps de terminer aujourd'hui, on le complétera dans les, les lundis suivants, inshallah. نوقفكم عن صيل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن سورة الأحزاب سميت بذلك لأن الله ذكر فيها غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق وسميت الأحزاب لأن العرب بقيادة أبي سفيان تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتمعوا لحربه وطوقوا المدينة وسميت الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه يمنع دخول العدو إلى المدينة وهي غزوة عظيمة حصل على المسلمين فيها من الضيق والحرج وتكالب الأعداء من الداخل والخارج المشركون في من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل كلهم تألبوا على المسلمين يريدون القضاء على الإسلام ولكن الله تعالى كتب كبتهم وردهم خائبين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني أعانوهم من اليهود من سيعصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب <تصفيق> الآيات إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى Donc, on va lire cette première introduction, cette première partie de ce tafsir. Le shaykh, il dit, premièrement, au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, et sur ses fidèles, sur ses compagnons, et, ceux, et sa, fa, sa famille, et, sa, et ses compagnons, et ceux qui ont été guidés par sa guidance. Ensuite, le shaykh, il dit, la surah Al-Ahzab, On l'appelle Surat al-Ahzab, pourquoi? Euh, parce que, yani, c'est une bataille dans laquelle les Arabes, tous les mushrikines, les Arabes mushrikines à l'époque, qui, qui, étaient dans la région, se sont réunis tous ensemble contre les musulmans, contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'appelle, euh, yani, avec la, la dirigeance de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il a réuni un grand nombre de, de tri, différentes tribus arabes pour combattre le prophète Mohammed et ses compagnons à Médine. Hein? Donc ils ont encerclé la ville de, la ville de Médine, al madinah pour combattre les musulmans et combattre le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'appelle cette bataille aussi Al-Khandaq. Al al Rasbatul-Khandaq, al puis on va, on va voir dans quelques instants pourquoi on l'appelle euh, Al-Khandaq, yani La bataille de Al-Khanda. Al-Ahzab, sur le traduit, c'est le pluriel de Hizb, c'est le pluriel de Hizb, ça veut dire les partis, ou les différents groupes. Et c'est traduit dans la, la version de, dans la traduction qu'on a du Quran en français de, de, de, de Matba al-Malik al Fahd, l'imprimerie du roi Fahd, en Arabie Saoudite, euh, c'est traduit par les coalisés. Donc c'est traduit par le terme les coalisés donc euh, ça veut dire un grand nombre de personnes qui se sont réunies contre le prophète alayhi wa sallam. et on l'appelle cette bataille, on l'appelle également Al-Khandaq et Al-Khandaq c'est euh, quoi Al-Khandaq c'est une tranchée et les tranchées c'est-à-dire euh, c'est une technique de guerre que les gens ont ramenée en fait c'était, le prophète alayhi wa sallam, avait utilisé cette technique euh, sous le conseil de euh, Salman al-Farisi radiyallahu anhu Lui, il était perse, d'origine perse, et lorsque c'était, lorsque les, les musulmans ont entendu que, donc lorsque les musulmans ont entendu que les, les muslêmes se réunissaient pour attaquer les musulmans alors Yannis Salman il a suggéré cette méthode au prophète c'est à dire de creuser une tranchée tout autour de Médine hein, comme ça euh, a, les musulmans, les ennemis peuvent pas approcher facilement puisque les musulmans sont là aux aguets ils peuvent pas être vus et eux ils voient l'ennemi donc c'est ça l'avantage des tranchées c'est que toi tu, tu ton ennemi tu le, tu le vois Mais lui, il te voit pas. Et puis, donc, c'est ça. Et euh, donc, c'est ça ce qui est arrivé. Ils ont creusé toute une tranchée tout autour de la ville de Médine. Imaginez, subhanallah. Après, le cheikh il explique que c'est une grande bataille. Et dans, durant cette bataille-là, les musulmans ont eu beaucoup de difficultés. ont eu beaucoup de d'épreuves. il y a eu beaucoup de difficultés. Et les ennemis se sont tous rassemblés contre eux à l'époque les ennemis qui, qui étaient à l'intérieur et qui étaient à l'extérieur. Donc les ennemis à l'extérieur, bien entendu, c'est les mouchriquines et les koufars, les ennemis de l'islam qui sont apparents et les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les juifs qui, qui avaient une alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens qu'ils ils avaient un traité, une entente de paix avec les musulmans donc en principe ils ne devaient pas attaquer les musulmans Puis les munafiqin, qui sont ceux qui montrent en apparence qu'ils sont musulmans. Ils se disent musulmans, ils disent la ilaha illallah, الحamadu, ils font la prière et tout et tout. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont contre l'islam et contre le prophète, wa sallam, et contre la religion. Donc, euh, ils sont des ennemis, mais ils sont à l'intérieur du corps des musulmans. Et donc, euh, tous, tous tous les ennemis se sont mis contre les musulmans en même temps. Et souvent, on voit ça. Lorsque les koufars se réunissent contre les musulmans, contre l'islam, c'est là qu'on voit apparaître les mounafikines parmi les musulmans qui expriment ou qui montrent et qui extériorisent leur hypocrisie et leur nifaq. C'est souvent quand les mounafikines voient que des ennemis extérieurs commencent à attaquer les musulmans, là ils se, là ils se sentent forts tout d'un coup, et puis ils se disent « ça y est maintenant ». On est capable d'attaquer les musulmans parce qu'on a un support de l'extérieur. Et c'est ça ce qui se passe même aujourd'hui, Donc, euh, le cheikh, il dit, mais, Allah ta'ala les a, les a, euh, frappés par une défaite et ni yani, par la suite. Il les a re fait retourner de où ils venaient. C'est ça, ils se sont fait repousser et renvoyer de là où ils venaient. Et le verset que le cheikh mentionne, c'est verset 25 et 26 dans Al-Ahzab qui mentionne justement cette partie de la bataille quand ils ont eu la défaite euh, le cheikh il mentionne le verset 25 et 26 Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien et Allah a épargné les croyants a épargné aux croyants le combat Allah est fort et puissant et il, les a, et, et il a fait descendre de leur forteresse, ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, hein, qui avaient soutenu les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez et un autre groupe vous faisait prisonnier. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans ce verset-là, 25-26 à ce sujet-là. <coughs> <coughs> Donc le cheikh ensuite il dit... wa hiya suratan azima bada'aha Allah bi hij nabi sallallahu alayhi wa een fa qala Allah al Allah en <łeSUQiale> craint Allah et n'obéit pas aux, aux mécréants et aux hypocrites hein? donc c'est un ordre directement adressé au prophète de ne pas obéir aux mécréants et aux hypocrites aujourd'hui il y a des gens qui ne comprennent pas que cet ordre ça s'applique à tout le monde, pas seulement au prophète mais à tous les musulmans à toute la ummah, on n'est pas supposé d'obéir aux hypocrites et aux koufars Malheureusement, on voit que ça parmi certains, non seulement, des, non seulement des, euh, des, musulmans ordinaires, mais des gens qui prétendent appeler à l'islam, ils obéissent au pouvoir et aux munafiqin dans leurs idées et dans leurs croyances. Allah Musta'al. Après, le shaykh il dit, ثم ذكر, ذكر, euh, wa ta'ala, ثم ذكر, sallallahu alayhi Donc, deuxième lieu, dans cette surah, on retrouve, l'annulation de l'adoption dans l'islam et son abrogation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'adopter des enfants dans l'islam euh, comme les gens le faisaient dans la et comme les koufars le font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils prennent un enfant à leur charge et il devient cet enfant-là comme leur vrai enfant. C'est-à-dire qu'ils donnent à cet enfant-là euh, leur nom de famille, le même nom de famille qu'eux, comme s'il était de leur famille réellement. Et puis... Euh, ces enfants-là vont appeler euh, leurs parents adoptifs par les termes de père et mère alors que ce sont pas réellement leurs pères et leurs mères et puis, euh, Yanni aussi, c'est qu'ils vont avoir droit à l'héritage et des trucs comme ça alors que euh, tout ça, ça a été annulé dans l'islam et tout ça, ça a été aboli et que si quelqu'un réellement veut aider un orphelin ou s'occuper d'un enfant orphelin de de subvenir à ses besoins ainsi de suite, il peut le faire d'accord, sauf que il ne doit pas lui donner son nom de famille l'enfant doit garder son vrai nom de famille à lui et il doit savoir que ses parents là ne sont pas ses vrais parents euh, et il ne peut pas hériter d'eux et ainsi de suite, c'est à dire s'il y a des femmes, elles doivent se voiler euh, en sa présence si c'est un homme, ainsi de suite donc il euh, y a le, le, le comment on appelle L'adoption la, dans l'islam, donc, euh, dans ce sens-là, ça n'existe plus, plus après le, la révélation de ce verset-là. Et ça, ça a été révélé à propos de Zayd, hein, à propos de Zayd euh, qui était le, euh, le servant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa l'avait adopté euh, avant l'islam, et il l'appelait euh, « Ibn Muhammad », on l'appelait fils de Muhammad. puis Allah subhanahu wa par la suite on a interdit qu'il soit appelé de cette manière là dans ce verset là Puis on a, Allah subhanahu wa il dit dans le verset appelez-leur par, par le nom de leur père c'est plus juste pour Allah subhanahu wa et si vous ne connaissez pas le nom de leur père alors ce sont vos frères en religion et vos servants donc ça veut dire que ça c'est pour annuler le, les règles et les, les choses qui ont rapport avec l'adoption, pour que les gens sachent que c'est ce c'était pas son fils c'était un, un, une personne que le prophète avait adoptée comme son fils mais il n'était pas réellement son fils et donc les règles de, de, des liens de ça ne s'appliquent pas ensuite il y a le fait que Az-Zihar il a été considéré comme une forme de talaq et euh, c'est à dire Lorsque quelqu'un dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Hein? Donc en voulant dire qu'il ne peut plus s'approcher d'elle. Et ça, ça a été déclaré comme étant une forme de divorce lorsque quelqu'un prononce ça. Puis pour euh, effacer cette faute, eh bien Allah a mis euh, une expiation. C'est considéré comme un, un serment que quelqu'un fait qui doit être expié. انسويت للشيخ ذي وذكر فيها احترام قيود النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا تدخل إلا بإذن ولا يجلس الداخلون ولا يجلس الداخلون فيها جلوسا طويلا لأن ذلك يؤذ النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منهم. donc le Sheikh Answeet il dans cette on a également mentionné Allah également qu'on doit respecter les demeures du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, et qu'on ne doit pas entrer dans, ses, dans sa maison, dans ses maisons, excepté avec sa permission. Et lorsqu'on entre dans sa maison avec sa permission, on ne doit pas commencer à prolonger trop longtemps notre euh, notre le, moment, le temps qu'on reste dans sa maison, de con, con, continuer à parler longtemps, longtemps, longtemps, Parce que ça, ça ça dérange le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est gêné de dire aux gens qu'il est, par exemple, occupé ou qu'il a des choses à faire ou des choses comme ça. Donc, Allah a fait descendre ce verset-là, justement, pour éduquer les musulmans et leur apprendre la bonne, les bonnes manières à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh il dit, « Thumma dhakara, subhanahu wa ta'ala, anna zawjata al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam. » Ommahatul mu'minina fil'ichthiram wa l'ijlal, sheikh, il dit, euh, parole, Allah wa par la suite, il maintient que les épouses du prophète respect, qu'il est interdit pour les, pour les musulmans de les épouser après le prophète sallallahu alayhi wa sallam car elles seront ses épouses au paradis. subhanahu wa ta'ala bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhanahu Muhammadun rijalikum Le sheikh, il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans cette sourate que le, le, la prophétie a été, scellée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, que le prophète Muhammad sallallahu wa ta'ala n'est le père d'aucun d'entre vos hommes. Maar hij is de message van Allah en de derde van de Dus hij is de derde van de profeten. Alaihissallatu en er zal geen profet meer zijn. Thumma wa malaikatahu ala al Ya taslima. Donc, le Sheikh il dit ensuite, puis Allah subhanahu wa il a mentionné un des droits parmi les droits du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, que la, un, un des droits qu'il a sur la Ummah, et c'est, euh, dans le verset 56. Là on commence à mentionner les versets qui ont rapport avec le tafsir qu'on va faire. Donc, le Sheikh il mentionne le verset 56 qui dit, certes Allah et ses anges prient sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh vous qui croyez priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc on va voir qu'est-ce que ça signifie euh, cette euh, ces versets là. Donc le cheikh dit وامتثال امره والسناب نهيه وتصديقه فيما اخبر والالتزام بسنته وعدم احداث البدع التي ليس لها دليل من من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم محبته ثم محبته اشد محبة من محبه النفس والولد والوالد والناس اجمعين قال صلى الله عليه وسلم La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi me walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in. Dus, le sheikh il explique ici, parmi les droits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a sur sa umma, hein, il a des droits sur sa umma et ce sont des droits qui sont très grands. Hein, des grands droits, ils sont très nombreux également. Euh, le premier, d'entre ces droits-là, parmi les plus importants, c'est... Il euh, y a ni le fait de croire en lui. Ça, c'est le premier droit qu'il a, qu'on croit en lui. Et qu'on croit en sa prophétie et en son message. Puis de l'obéir, ça, c'est un de ses droits, qu'on l'obéisse, qu'on lui obéisse. Et qu'on mette en application ses ordres et qu'on s'écarte de ce qu'il nous a interdit. Et qu'on croit en ce qu'il nous a dit comme information au sujet de tout ce qui est l'invisible et de tout ce qui a rapport avec la religion hein, et tout ce qu'il nous a informé en général on doit croire en ça et s'accrocher et suivre sa sunnah et de ne pas inventer des innovations qui au sujet desquelles il n'y a pas de preuves dans la sunnah du messager alayhi wa sallam. puis ensuite également le fait de l'aimer d'une façon qui est plus grande et plus forte que l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes, ou pour notre enfant, ou pour notre père, ou bien pour, yani les hommes en entier sur la terre. Donc, on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les créatures, toutes les autres créatures qui existent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, euh, dans son sahih, et al l'imam muslim également, dans son sahih, C'est ce hadith qui dit « Aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je sois pour lui plus aimé que son père, son, son enfant, hein, son fils et tous les hommes sur la terre. » Donc, on doit l'aimer plus que tout euh, parmi les créatures. Ensuite, il dit « huwa hadana bihi bihi min al ila wa min al ila en به من الجاهليه الى ons en de parce que Et pourquoi on doit l'aimer plus que toutes les autres créatures C'est parce que il en est ainsi. Pourquoi c'est comme ça C'est parce que, euh, yani Allah, euh, yani il nous a guidés par le prophète ‘alayhi wa sallam, par la da'wah et par le, le message de, par l'intermédiaire de son prophète ‘alayhi wa sallam. Donc, c'est par son prophète qu'il nous a guidés de la mécréance à la foi de l'égarement vers la guidance et qui nous a sauvés euh, par le prophète de la jérilie hein, de l'ignorance vers la lumière de la foi et de la science et c'est lui le sheikh il dit celui qui suit le prophète et qui suit sa sunnah Il sera inshallah parmi les gens du paradis par la permission d'Allah. Donc, il a un grand mérite hein, pour les, sur les musulmans. Il, il a un grand mérite il, a, il, il mérite. Il mérite de notre part qu'on y yani, qu'on lui qu'on l'obéisse et qu'on euh, qu'on ait de la reconnaissance par rapport au bien qui. qui par lequel Allah Subhanahu a fait qu'il nous, qu nous a transmis cette révélation-là qu'on qu suit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a tous ces droits-là sur nous et sur la ummah. Ensuite, le cheikh il dit, parmi les droits que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a sur, sa um, sur la Ummah, c'est qu'on doit euh, envoyer le salut et euh, la bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On doit envoyer le, la, le salut et la paix sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. comme Allah, wa a dit dans le verset 56. Hein? Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ô, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. دعونك الشيخ يشرح كيف كسبت زينة لأخبر سبحانه وتعالى أنه هو وملائكته يصلون على النبي ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أخبر أنه صلى عليه بنفسه هو وأن الملائكة في الملائكة الأعلى تصلي عليه وأن المؤمنين في الأرض يصلون عليه ويسلمون عليه ومعنى الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ومعنى الصلاة من الملائكة الاستغفار للمؤمنين الاستغفار قال تعالى هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور Donc, on va expliquer. Le shaykh, il dit que dans ce verset-là, Allah il nous informe que lui-même ainsi que ses anges prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Le shaykh, il dit, puis ensuite, il ordonne aux croyants également de faire la même chose, c'est-à-dire de, de, de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui adresser nos salutations. Donc, ça, ça fait partie des droits que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a sur nous. Et Allah nous informe que lui-même, euh, il prie sur le prophète, wa sallam, et que les anges qui sont auprès d'Allah, qui sont très élevés, eux aussi, ils, ils prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que les croyants sur la terre doivent eux aussi prier sur lui et envoyer des salutations sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Sheikh il dit que la signification de as salat quand on dit euh, Inna Allah euh, wa yussalluna al nabi qu'est-ce que ça veut dire ça? Yussalluna nabi euh, Ils font la salat. Allah et les anges font la salat sur le prophète sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sheikh explique que quand on parle de la salat et qu'on mentionne que c'est Allah qui le fait, ça signifie qu'il fait des éloges Pour son serviteur, hein, il fait des, des éloges sur son serviteur auprès des anges qui sont élevés, qui sont près de lui. Donc il mentionne aux anges qui sont près de lui les, les, les biens et les, les bonnes qualités et les éloges qu'il fait des éloges euh, de cette créature, de, cette, de, cette, cette, de ce serviteur auprès de ses anges. Et il mentionne à ses anges les qualités et les bonnes choses de ce serviteur-là. Ensuite, il mentionne la signification de la salat qui est faite par les anges. lorsqu'on dit que les anges font la salat sur quelqu'un, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'ils demandent pardon pour les êtres humains, pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans sourate Al-Ahzab le verset 43. Dans le verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala il dit C'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Donc, euh, c'est l'exemple qu'il mentionne à ce sujet-là. Donc, Allah subhanahu ta'ala, il, il fait des... Il, euh, il, il mentionne que... عليكم, il prie sur vous. Ainsi que ses anges. Pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et on a expliqué que lorsque c'est une prière qui est faite par Allah Subhanahu wa Taala ou une salade qui est faite par Allah, ça veut dire qu'il fait des éloges. Il parle en bien de ses serviteurs auprès des anges. Et quand c'est les anges qui font la salade sur quelqu'un, ça veut dire qu'ils demandent le pardon pour ces créatures-là. Puis il dit, « Fallahu yusalli alaykum bima'na anna hu ايها المؤمنون والملائكه تصلي عليكم بمعنى انها تستغفر لكم قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن تجري ربنا وادخلهم جنة جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم الايه فالملائكه تستغفر لادم لنبي ادم لبني آدم pardon ففالملائكه تستغفر لبني ادم en de min al-malaika al-istigfar, en min al-adamiyin al-dua. En de de salatu min al-adamiyin al qu'il fait des éloges à votre sujet, ô vous les croyants, auprès de ses anges. Et, quand il dit que les anges prient sur vous, ça signifie, en réalité, qu'il demande pour vous le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement euh, un verset qui parle de ce sujet-là dans surat Rafir, dans, le premier, dans les premiers versets de cette Surah, vous trouvez... Euh, des paroles qui euh, qui ont un lien avec ce sujet-là. Puis on va les lire ensemble. Euh, donc le cheikh il mentionne le verset 7 et 8 dans Surah al-Rafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implore la, le, le pardon pour ceux qui croient. »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 et leurs descendants car c'est toi le puissant, le sage donc ça c'est les versets qui sont mentionnés dans cette sourate qui, qui montrent que les anges demandent le pardon pour les fils d'Adam okay. ensuite il dit que la salat de la part des anges donc c'est la demande du pardon tandis que pour les êtres humains quand ils font la salat sur le prophète wasallam, ça veut dire qu'ils font des du'a dat is dat die du'a voor het prophète sallallahu alaihi wa sallam. Dus, lorsque tu dis sallallahu alaihi wa sallam, tu fais un du'a pour le prophète. sallallahu alaihi wa sallam. Et tu, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de glorifier ou de dire, de mentionner le bien que le prophète sallallahu alaihi wa sallam a. Hein, de, de faire des éloges à son sujet. Donc, c'est quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad C'est comme si tu disais, Oh Allah, quand tu dis, Oh Allah, prie sur le prophète Mohammed, c'est comme si tu disais en réalité, Oh Allah, mentionne les éloges du prophète auprès de tes anges par honneur pour lui, pour l'honorer et pour le, pour, pour le respect, pour, pour montrer son respect. Pour montrer son honneur et pour montrer son respect. Ensuite, للشيخ الذى والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه بالاجماع واحيانا تجد كما في التشهد الاخير وهي ركن من اركان الصلاه واما ما عدا ذلك فهي مستحبه ومتاكده وتصلي عليه دائما وابدا وتكثر من الصلاه عليه لان هذا من حقه صلى الله عليه وسلم تصلي عليه كما ذكر كما كما ذكر كلما ذكر اسمه ومر اسمه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا يصلي علي ويصلي عليه القريب والبعيد القريب من قبره صلى الله عليه وسلم ومسجده La, la, la, la en Dus de sheikh explique dat de gebeden die we op de Profeet en de salutatie, het is belangrijk om te en passant qu'on ne prie pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on lui demande rien, mais on lui fait pas des invocations, euh, à lui, pour lui demander quoi que ce soit. C'est plutôt qu'on demande à Allah, ta'ala, d'envoyer de, de, de, de, sa bénédiction et ses prières, et, euh, yani de, de, faire les éloges du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mentionner le bien des, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Donc c'est, c'est pas des prières qu'on adresse au prophète, mais plutôt des invocations qu'on fait pour lui donc c'est ça ce que ça signifie et le cheikh il dit que d'envoyer la salat et le salam sur le prophète c'est quelque chose qui est légiféré ça fait partie de la charia et et c'est prouvé par euh, par l'idjma c'est confirmé par le consensus Et parfois, c'est ordonné, c'est obligatoire parfois, comme dans le dernier tacharot, dans la prière. Dans le dernier tacharot, dans la prière, donc c'est un, un des piliers de, de, de parmi les piliers de la prière. Celui qui ne fait pas le dernier tacharot volontairement, hein, <coughs> sa, sa, sa prière sera nulle. Amma ma'ada, zal ika fahia mustahabbatun u muta'kida. En tout ce qui est en dehors de de de, de la prière qu'on fait, de l'invocation qu'on fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahut, en dehors de ça, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et c'est quelque chose qui est, euh, disons, il y a une, cest c'est très important de le faire. Hein, c'est très important et très recommandé de le faire. Ensuite, Euh, le cheikh il dit, tu dois toujours envoyer les, les, la, la, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dire souvent parce que ça fait partie de ses droits sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu envoies euh, ta prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, chaque fois que tu entends son nom, que son nom est mentionné. Hein, Ou que tu lis son nom quelque part dans un livre Tu dis sallallahu Parce que le prophète sallallahu Il a dit Celui qui envoie la salade sur moi Une fois Allah lui retourne dix fois C'est à dire que Allah fait ce même dua Pour lui à dix fois Donc dix fois plus hein, dix, dix, dix fois Donc si à chaque fois que tu le fais, tu le fais une fois Allah il te le renvoie Dix fois Donc ça c'est pour montrer le mérite d'envoyer la, la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et ça c'est rapporté par l'imam muslim dans, sa, dans son sahih selon Abi Hurayra. donc c'est un hadith authentique ensuite le cheikh il dit et on doit prier, sur le, envoyer notre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa qu'on soit près ou qu'on soit loin de l'endroit où, où il est enterré dans sa euh, à côté de sa mosquée c'est à dire que qu'on soit près de sa mosquée, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la mosquée, la, la, tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été, euh, incorporée. C'est-à-dire parce que, pourquoi? Parce que, il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans, euh, la maison d'Aïcha, radiallahu anha. puis la maison d'Aïcha était collée à la mosquée. c'était une des, des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était collée à la mosquée. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Euh, donc il a été enterré dans la, mosquée de Aisha, euh, dans la maison de Aisha anha, qui était collée à la mosquée puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite quand il y a eu des, des expansions de la, de la mosquée ils ont fait une expansion vers, vers l'ouest au début puis euh, plus tard par la suite euh, il y a eu une expansion vers l'est et on a inc incorporé la maison de Aisha anha, à l'intérieur de la construction de la mosquée. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, euh, disons, euh, il y a eu cette euh, introduction-là de la maison du prophète, dans la mosquée, mais ça ne faisait pas partie de la mosquée à l'origine. Donc, c'est pourquoi, pour, pourquoi, pour certaines personnes aujourd'hui, c'est une choubhaïani, c'est un, un point qui les, qui les mélange. Parfois, ils ne comprennent pas comment ça se fait que la tombe soit dans la mosquée, parce que c'est interdit, bien entendu, de mettre une tombe dans une mosquée, mais c'est juste pour faire comprendre en fait que à l'origine, à elle n'était pas dans la mosquée. Mais c'est des gens qui sont venus après les Sahaba, bien longtemps après, et ça a été fait sans l'ordre des ulama. Les ulama étaient contre à l'époque, mais c'était une, une décision qui avait été ordonnée par les, les, les, les, les, les, les, les politiciens, les, les, les responsables de l'époque, et ils ont fait ça, malheureusement. Donc euh, <coughs> C'est pas une justification de cette action-là, mais c'est juste pour dire que tu sois près de cet endroit-là où il est enterré aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu sois loin, c'est pas grave. Parce que si tu es loin, il y a des anges qui vont venir pour lui transmettre ta prière, c'est-à-dire pour lui transmettre le doigt que tu as fait pour lui, le salut que tu lui as envoyé. Donc quand tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous faites vous envoyez le, la paix et le salut sur moi ça, va, ça me vient peu importe d'où vous êtes ça va m'atteindre donc pourquoi? parce qu'il y a des anges qui transmettent l'invocation qu'on a faite euh, pour le prophète elle lui est transmise c'est rapporté par Abu Daoud dans son sunan et euh, imam, par l'imam Ahmad dans sa musnad selon Abiyah Horeira radiyallahu anhu Donc le cheikh ensuite il dit wa takunussalatu wassalamu sallallahu alayhi wa sallam wa hakadha li qawlihi ta'ala sallu alayhi wa dit que la, la, quand tu pries sur le prophète sallallahu quand tu envoies cette invocation là tu fais cette invocation là pour lui tu dois le dire dans la formule euh, suivante Tu dis, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah envoie sa bénédiction, euh, que Allah, euh, on le traduit comme ça en français, paix et salut sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam et en fait, on a expliqué que ça veut dire sallallahu alayhi ça veut dire que qu'Allah Subhanahu wa sallam fasse les fasse les louanges et les ou les éloges du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, et, et qu'il lui envoie sa salutation également. Donc on envoie ça, sur on demande à Allah Subhanahu wa sallam de faire ça. Pour le prophète, alayhi wa sallam. Et on doit le dire dans cette forme-là, parce que Allah, sallallahu c'est dans cet ordre-là qu'il le mentionne dans le Coran. Allah, il a, il dit sallallahu alayhi wa sallimu taslima. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même ordre, dans le même ordre et la même forme qu'il est mentionné dans le verset. Ensuite, le Sheikh il dit « Amma man yaquulu, sallallahu alayhi wa ala alihi » Fahadda inna ma waradda Muhammad, On doit le dire dans la forme qu'on a mentionnée, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne ceux qui disent sallallahu alayhi wa alihi wa ala alihi c'est-à-dire qu'Allah envoie, qu Allah envoie ses, ses, ses éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, ça, euh, le sheikh il dit que c'est mentionné uniquement dans le dernier tachahout, dans la prière al-Ibrahimiya, la prière qu'on fait le doua qu'on fait pour Ibrahim et ses descendants et sur le prophète alayhi wa et ses descendants on mentionne on dit wa ala alayhi wa ala Muhammad dans ce doua ce, on mentionne la famille du prophète alayhi wa sallam et les gens qui ont suivi le prophète alayhi wa sallam mais c'est uniquement dans cette salat al ibrahimiyya hein en dehors de ça on dit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 فنحن لا نشابههم في هذا بل نقول صلى الله عليه وسلم او نقول صلى we zeggen, وعلى اله واصحابه donc euh, comme on expliquait il y a deux raisons pourquoi euh, yani on do, ne doit pas dire quand on dit quand on, dit, on, quand on envoie le, le salut sur le prophète sur le on dit sallallahu alayhi wa sallam on doit pas dire sallallahu alayhi wa alihi Premièrement, le cheikh dit, parce que ça, c'est pas mentionné dans les hadiths, euh, ni dans les livres de hadiths, ni dans les livres de fiqh. La plupart des livres, on mentionne uniquement, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, deuxièmement, il dit que ça, c'est un des, un des slogans des chiites. Ah. C'est ça ce qu'ils disent, eux, sallallahu alayhi wa alihi. Donc, nous on ne doit pas les leur ressembler on ne doit pas les imiter et donc on dit sallallahu alayhi wa sallam ou bien on dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam c'est huwa le mashrou' Ou bien on dit on dit ça de cette façon là ala alihi wa ashabihi wa sallam mais on ne dit pas seulement sallallahu alayhi wa alihi comme les comme les chiites puis après le cheikh il dit summa subhanahu wa ta'ala innal ladhina yu'dhuna innal ladhina wa allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wa wal akhirah ça c'est la suite du du, du verset c'est le verset 57 innal ladhina yu'dhuna innal ladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah الذين يؤذون الله جل وعلا بتنقصه والإشراك به ونسبة الولد إليه كما تقوله النصارى والمشركون من العرب هؤلاء يؤذون الله ورسوله بل جاء في الحديث القدسي إن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم يقول يؤذين إن الله تعالى يقول يؤذين ابن آدم ja, subb al wa al-Nahar. En in een narratie, aan al-Dhahr, bij de hand van de hand van de hand van de hand van de hand van de de hand van de de hand van de de de Donc, le cheikh il, il mentionne ce verset-là, puis là, il l'explique. Ceux qui offensent Allah en le diminuant, ou en essayant de le diminuer, ou en faisant le shirk avec lui, hein? en lui attribuant un enfant, comme les chrétiens le disent, de même que les mushrikoun qui attribuaient à Allah wa des filles, hein, qui disaient que les anges sont les filles, d'Allah subhanahu wa ta'ala tout cela est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et c'est mentionné même dans le hadith al-Qudsi qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih que euh, le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit le fils d'Adam m'offrance hein il insulte le temps alors que je suis le temps je fais tourner le jour et la nuit hein? Je fais tourner le jour et la nuit. Et dans une autre narration, Anad al Amr wa nahar Dans une autre narration rapportée par l'Imam al-Bukhari, selon Abi Huraira également, c'est mentionné Je suis le temps. C'est entre mes mains que les choses, euh, que toute chose. En, la, la, toute l'affaire est entre ma main. Hein, je fais tourner le jour et la nuit. C'est moi qui fait changer. Et qui fait que le jour et la nuit se succèdent les uns un après l'autre. Donc le sheikh il dit « Leur est-il pas être un déjeuner Et il est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela wa et le shirk. Et il ne لأن الله لا يضره شيء سبحانه وتعالى ولا تضره معصيه العاصين ولا تنفعه طاعه الطائعين لانه هو الغني الحميد donc le cheikh il dit que le temps quand on insulte le c'est pas le teint qui contrôle quoi que ce soit parce que le teint, il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala donc celui qui insulte le temps il est en train d'insulter celui qui contrôle le teint. et Allah subhanahu wa ta'ala Et donc ça, ça offense Allah subhanahu wa ta'ala. Ça offense Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est offensé par les péchés et par le shirk que les gens font. Sauf que ça ne lui nuit en rien. Il est offensé par ces choses-là, mais ça ne lui fait pas aucun tort et aucune nuisance. Ça ne le, le nuit pas. Parce qu'il n'y a rien qui peut lui nuire ou lui faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala ni les péchés de ceux qui désobéissent à Allah comme tout comme les obéissances de ceux qui obéissent à Allah ne peuvent rien lui profiter, ne peuvent rien lui rajouter, lui donner en, en plus ou en, en lui, a, lui augmenter en, en bien parce que il est Al-Ghani, Al-Hamid c'est-à-dire il est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche hein, et qui est digne de louange il n'a pas besoin ni de l'obéissance de ses serviteurs, ni de quoi que ce soit de ses serviteurs. C'est pour, pour nous-mêmes, nous si on adore Allah, que ça fait du bien. Puis ensuite, il, il, il mentionne que les péchés qu'on fait, ça ne lui fait pas du tort non plus. Hein? Ça, il est offensé par ces, ces péchés-là, mais ça ne lui fait, cause aucun tort en réalité. Donc le shaykh, il dit, « Famin aziyatillahi jalla wa'ala alishraku bihi » En in het hadden van Allah, dat is het zoals in Allah, is het dag, is En in het dag, dat is het dag, dat is het dag, à euh, Allah subhanahu wa ta'ala il y a le fait d'insulter le temps comme c'est mentionné dans le hadith <coughs> et parmi les choses qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala il y a le fait de y, a, y faire des péchés et de, de commettre ce qui a été déclaré haram par Allah subhanahu wa ta'ala ce qui a été interdit Donc, parce que c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala الشيخ الزفال عاصي يؤذي الله جل وعلا لأنه خالف أمره وعصى أمره فأذية الله تتناو على المسلم وعلى تتنوع وعلى المسلم أن يجتنب ما يؤذي الله سبحانه وتعالى من جميع الأقوال والأعمال والتصرفات الشيخ الزدان كل شخص يدوبه الله سبحانه وتعالى Elle offense Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle contredit l'ordre et elle désobéit au commandement. Donc, euh, il peut y avoir différentes catégories de choses qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le croyant, le musulman, il doit s'écarter de tout ce qui offense Allah subhanahu wa ta'ala parmi toutes les paroles les, ou les actions et les comportements qu'on peut, qu peut avoir. Et le sheikh, il dit en le shaykh al concerne le, fait le messager sallallahu alayhi wa sallam ça ça se produit dans le fait que il diminue le prophète sallallahu alayhi wa sallam Hein, il lui manque de respect Ou bien qu'il dit qu'il n'a pas bien il pas transmis le message ou la prophétie Ou bien qu'il a, il a, il a eu des, des manquements dans la transmission de la prophétie Ainsi que beaucoup d'autres exemples de choses qui sont des offenses envers le messager Et qu'il a eu alayhi salatu fa inna rasul sallallahu alayhi de même que parmi les choses qui offensent le prophète sallallahu alaihi wa sallam il y a le fait de parler contre ses femmes de dire des choses contre ses épouses hein, et de rabaisser une ou plusieurs d'entre ses épouses ou de, parmi ses filles ça ça cause de ça offense le prophète sallallahu alaihi wa sallam دمام كشيخ الزنسد وكذلك مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم تنقص الصحابه لان الصحابه لان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون وافضلها وهم الذين نشروا هذا الدين وبلغوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الواسطه بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يصبهم او يتنقصهم Keraafi Allahi wa shi'a haula iyozuna Allah wa rasoolahu nasar Allah Le shaykh dit de même que euh, ceux qui insultent le messager, sallallahu alayhi euh, wa sallam, ceux qui offensent, de même parmi les choses qui font partie de l'offense du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui insultent les Sahaba, Parce que le fait d'insulter les Sahaba du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Alors que ce sont eux les, les, meilleures générations, hein, les, me, les meilleures générations, et ce sont eux qui nous ont transmis cette religion, qui l'ont transmis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont eux qui sont l'intermédiaire entre nous et le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui insulte les sahaba, ou qui les rabaisse, ou qui les diminue comme les, ra, comme les rafidah, les shi'ah, parmi les rafidah. Et bien ceux-là, ils sont en train d'offenser Allah et son messager en faisant ça. On demande à Allah, Allah, Ensuite, le il dit wa rasulahu, ma fi y'u'zuna wa rasulahu, la Allah ma'na wa an wa wij zijn la, la, la de heersers van Allah en zijn messias. De heersers van de wereld zijn Allah en De heersers van de Allah en zijn messias. De heersers de wereld zijn Allah Offensent Allah dit ceux qui offensent Allah et Son Messager, Allah les a maudits. Ici-bas, comme dans l'au-delà, il leur a préparé un châtiment avilissant. Donc le Cheikh, il explique que comme c'est mentionné dans le verset, La'anahum Allah fi al-dunya al-akhirah, ça veut dire attard de se faire chasser et de se faire repousser et éloigner de la miséricorde d'Allah c'est ça la signification de la malédiction et euh, la, ça c'est la rétribution de toute, pour toute personne qui a offensé Allah et son messager Allah le chasse et l'éloigne de sa miséricorde donc للشيخ الزنسبيت ومن اذيه الله كما جاء في الحديث التصوير فان المصورين يؤذون الله جل وعلا لانهم يتشبهون بالله في خلقه ويضاهيون خلق الله جل وعلا فهم يؤذون الله ورسوله وجاء عن بعض السلف ان المصورين معنيون في هذه الآية الكريمة في الدنيا والآخرة فهم مطرودون من رحمة الله في الحياة الدنيا وبعد الموت وفي الدار الآخرة ولا مطمع لهم في رحمة, في رحمة الله ليسوا ملعونين في الدنيا فقط بل في الآخرة بل وفي الآخرة وهذا دليل على شقاوتهم وعلى حرمانهم من الرحمة بصفة دائمة Wala hawla wala quwwata illa billah. Le Shaykh Al-Tî, que parmi les choses qui rentrent dans le fait d'offenser Allah subhanahu wa Ta'ala, il y a qu ce qui est rapporté dans le hadith au sujet de faire des images et des représentations des créations qui ont une âme. Hein? Allah subhanahu wa Ta'ala, il a mentionné que ceux qui font des images et des représentations des, des êtres qui ont une âme, ça, ça offense Allah subhanahu wa Ta'ala. Euh, pourquoi Parce qu'ils essaient d'imiter Allah subhanahu wa et d'imiter la création d'Allah. Donc ça, c'est une offense pour Allah subhanahu wa et son messager. Et comme c'est rapporté euh, par certains des salaf, euh, que euh, les gens qui font des images, c'est de eux dont Allah subhanahu wa parle dans ce verset-là. Ça a été rapporté de la part des, de certains parmi les salaf que... Ce verset-là parle de gens, des gens qui font les images. C'est de eux qu'on parle dans ce verset. Et le sheikh, il dit wa fit c'est-à-dire ils sont maudits dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ça veut dire qu'ils sont qu'ils sont chassés et repoussés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa taala dans cette vie d'ici-bas et dans et également après la mort hein, dans la vie de l'au-delà. Donc, ils n'ont aucun ils n'ont aucun espoir, ils ne peuvent avoir aucun espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas seulement maudits dans cette vie d'ici-bas, uniquement. Mais ils sont maudits dans l'au-delà aussi. Donc, euh, ça c'est la preuve de leur malheur hein, et du fait qu'ils sont privés de la miséricorde euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon permanente. « ولا hawla la quwata illa billah » Dat is niet er geen of force is accepté door Allah. En hij zei: « وَأَعَدَّ عَذَابًا مُهِينًا ». hij heeft voor hem een châtiment avilissant, humiliant. En dat is iets anders. Maar het is een ander. Maar het is een ander. Het is een is <groot> dus Allah a'adda lahum dat wa'idun donc le dit que ça c'est une autre menace Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne au sujet tort pardon au sujet de ceux qui, euh, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wasallam, ils auront deux châtiments le premier châtiment c'est que Allah les a, les a maudits dans la vie d'ici bas et dans l'au delà et le deuxième châtiment c'est que Allah leur a préparé un châtiment énorme et avilissant dans l'au delà et ça c'est une menace très sévère de la part d'Allah et que Allah nous en épargne et nous en protège donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et On continuera euh, le tafsir de ce verset, euh, de ces versets, inshallah, lundi prochain, bi'Ibn Barakallahu Fikum, Ilaha wa Je voudrais juste mentionner avant de, de vous quitter que le mercredi, hein, pour ceux qui peuvent, il euh, y aura le cours de. Sharh al-Sunnah de l'Imam al-Barbahari. Donc, euh, ceux qui veulent assister pour euh, le cours, maintenant, on va le faire 3 jours par semaine, samedi, dimanche et mercredi. A la même heure, incha'Allah. Euh, donc, wa bihamdika shadwan la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tohu ilayh, wa jazakum khairan khayran wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé pour les coupures de connexion. Inch'Allah, on va essayer de remédier à ça pour les cours à venir, inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.